プロテインメントです。 Hey, bonsoir et bienvenue à cette émission La Brique et le Fanal en ce mardi 6 juillet 2010. Mon nom est Michel Proux et je serai là pour vous accompagner en musique jusqu'à 21 heures de retour pour une dixième saison à La Brique et le Fanal qui, je vous le rappelle, est une émission qui est consacrée au power metal, metal progressif, doom et rock progressif. Il s'agit de la seule émission consacrée entièrement au metal mélodique à l'horaire de c e s Fou s depuis maintenant dix ans. J'en profite pour saluer et remercier mon collègue Alain Lefebvre qui m'a remplacé pour la première partie de la saison et qui a permis la présentation de l'émission et à faire la promotion du métal mélodique. Ce soir, pour mon retour à la barre de l'émission, je vous ai concocté une émission très diversifiée au cours des 120 prochaines minutes. On va entendre, entre autres, Winter Sorgue, Catatonia, Enslaved e n d Tuned, Arch Enemy, John Oliver's Pain, Epica, Vanden Plas et Marduk. Donc, une e x c e l l e n t un excellent programme en perspective pour les amateurs de métal à tendance progressive et mélodique. Tout de suite, on va commencer l'émission en force avec un peu de métal viking et de métal folk. Dans un moment, on va entendre les excellents à Monamart. Mais d'abord, on débute avec une formation des îles Féroé, Tear, avec une pièce tirée de leur excellent dernier album, By the Light of the Northern Star de 2009, Trondour et g u t u Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus. La station des Mélomanes est la seule à diffuser du vrai métal à Trois-Rivières. C'est fou, 89 ans.、Oh, ma l internative, l internative. suédois de Mon amart avec la pièce Where Silent Gods Stand Guard, tirée de leur album Versus the World de 2002. Une pièce que le groupe a interprétée au début de l'excellent concert qu'ils ont donné à l'Impérial de Québec en avril dernier avec Elivetti en première partie. Juste avant, on a écouté NC Ferrum avec Blood is the Price of Glory, tirée de leur album Victory Song de 2007. Au début du b l o c on a entendu d e s f h é r y n g i e n s Tear avec la pièce Trondour et Gotou, tirée de leur excellent dernier album studio By the Light of the Northern Star, paru il y a exactement un an. Vous êtes en compagnie de Michel Proux à l'émission La Brique et le Fanal, la seule émission de C'est Fou entièrement consacrée au métal mélodique, métal progressif et power metal. On va maintenant poursuivre avec du métal progressif typique. Dans un moment, on va entendre le John o l i v e r s Pain avec du nouveau matériel et Epica avec un extrait de leur fantastique album en concert de Classical Conspiracy de 2009. Mais tout de suite, on écoute un extrait du très bon nouvel album des Allemands de Vandenplass. d e Seraphic Cockwork, la pièce Quicksilver, à l'antenne de la Radio Campus de Trois-Rivières, la seule station à diffuser du métal à Trois-Rivières. C'est fou! 89 ans.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 Toutes les cultures du monde, toutes les couleurs du monde au Mondial des cultures de Drummondville. Plusieurs spectacles d'artistes de renom. 70s de Sylvain Cossette, le Boogie Wonder Band, Arthur Laventurier pour toute la famille. Ne manquez pas l'hymne à la terre avec les respectables Florence a et Stéphanie Bédard. Le Mondial des cultures, 17 ensembles folkloriques, l'incontournable de l'été du 8 au 18 juillet. Détails sur mondialdescultures.com. Le Mondial des cultures de Drummondville, une présentation de la SAQ en collaboration avec Hydro-Québec avec la participation de l o t o q u é b e c et de TVA. On s'appelle Une fois semaine, c'est votre source hebdomadaire de nouvelles culturelles, d'actualités diverses, de musique émergente et d'insolite. Retrouvez Simon Fitzbay, les tops de l'insolite et les carreaux datent tous les mercredis après-midi de 15h à 18h sur les ondes de C'est Fou 891 FM. En rediffusion le samedi de 13h à 16h. Archambault, au lieu de découvertes culturelles avec ses 15 magasins et son site archambault.ca.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 89ポイ C A. et le fanal sur les ondes de Sifou 89-1 It often has the very last song. This is consigned. To é p i c a avec la version en concert de Illusive Consensus, qu'on retrouve sur leur fantastique album de Classical Conspiracy, paru en 2009. Epica seront de retour à Montréal le dimanche 21 novembre. Ne manquez pas ça parce qu'ils sont tout à fait excellents en concert. Simon Simmons et é p i c a en janvier dernier, ils affichaient complet. Juste avant, on a entendu le John Oliva's Pain avec la pièce Afterglow, un des extraits forts tirés de leur tout nouvel album intitulé Festival et qui vient tout juste de paraître. Au début du bloc, on a entendu Vanden Plass avec la pièce Quicksilver tirée de leur excellent nouvel album de Seraphic Clockwork. Vous êtes à l'émission La Brique et le Fanal, la seule émission de Cifu consacrée au métal mélodique, au métal progressif ainsi qu'au power metal. C'est Michel p r o qui vous accompagne en musique jusqu'à 21 heures. On va maintenant poursuivre avec encore un peu de métal progressif et symphonique avec un long extrait du tout nouveau et extraordinaire album du trio allemand Rage intitulé Strings to a, War, to a Web. plutôt. On écoute la longue pièce Empty Hollow sur les ondes de la radio campus de Trois-Rivières. La seule station à faire tourner du vrai métal à Mauricie, c'est Fou 89.1. Trio de vétérans allemands Rage avec un extrait de leur fantastique nouvel album Strings to a Web qui vient tout juste de paraître. C'était la longue pièce Empty Hollow, une véritable merveille symphonique. Vous êtes à l'émission La Brique t l Fanal, a seule émission de c e f o u consacrée au métal mélodique, au métal progressif ainsi qu'au power metal. C'est Michel p r o u qui vous accompagne en musique jusqu'à 21 heures pour la première fois cette année. On va maintenant poursuivre, toujours dans le métal progressif, avec deux formations qui se produisent ensemble ce soir même à Ottawa et qui seront au Centre b e l l demain à Montréal. Dans un moment, on va entendre Dream Theater. Mais tout de suite, on écoute Iron Maiden sur les ondes de la Radio Campus. La s e u l e s t a t i o n à faire tourner du vrai métal à Trois-Rivières. C'est fou! 89 ans.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 Pour connaître les palmarès complets de C'est Fou, les émissions spéciales à venir, télécharger des entrevues, des chroniques ou encore connaître les spectacles à surveiller, c'est Fou.ca. Pour i n s p i r e r ta liste d'albums à acheter ou à mettre sur ta liste de cadeaux, c'est Fou.ca. Viens nous visiter. Vous voulez vraiment vous envoyer en l'air?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 En compagnie d'Alain Lefebvre, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De ACDC à Frank Zappa, en passant par les Beatles, d e e p Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd et Motorhead, ils sont tous à Rock Classic. Rock Classic, pour les vrais amateurs d e vrai rock, tous les vendredis de midi à 17h. はい、これはジョン・パトゥッチの e a m e t e Avec la pièce Panic Attack qu'on retrouve sur leur avant-dernier album Octavarium. Ils vont、euh, assurer la première partie de Iron Maiden à Montréal au Centre b e l l demain soir. Ça va être assurément un excellent spectacle. Juste avant, on a entendu Iron Maiden avec une pièce que, justement, ils font au début de leur spectacle sur la présente tournée, The Ghost of the Navigator, tirée de leur album Brave New World, sorti en l'an 2000. Justement, sur、euh, ce nouveau spectacle, ils jouent surtout des pièces des trois derniers albums qu'ils ont enregistrés dans les années 2000. En plus de, de la pièce El Dorado, tirée du nouvel album à venir qui sort en a o û t ils font bien sûr, quelques classiques vers la fin du spectacle, comme a l l o d e Be Die Names, Running Free et Number of the Beast, ainsi que Rat Child au début du spectacle. Ça va vraiment être un très bon concert, à mon avis. Et c'est demain soir au Centre b e l l Les deux groupes seront aussi à Québec vendredi sur les plaines d'Abraham. Mais comme on annonce des orages, je vous conseille plutôt le confort du centre b e l l Le son va être meilleur aussi. Vous êtes à l'émission La Brique et le Fanal. La seule émission de C'est Fou consacrée au métal mélodique, au métal progressif ainsi qu'au power metal. C'est Michel Proux qui vous accompagne en musique jusqu'à 21 heures pour la première fois cette année. On va poursuivre,、euh, avec un peu de métal scandinave. Dans un moment, on va entendre、euh, les excellents Enslave et Winter Sorg. Mais tout de suite, on écoute. Un groupe suédois que j'aime beaucoup et qui a eu passablement d'influence sur Op-Et, entre, entre autres. Un groupe qui sera en spectacle à Montréal le 12 septembre prochain. Catatonia, sur les ondes de la Radio Campus. La station des Mélomanes est la seule à faire tourner du vrai métal à Trois-Rivières. C'est fou, 89.1.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 Vivre une belle expérience, connaître de nouveaux groupes, partager des passions, et、eh、bien tu peux le faire. Écris un courriel à p r o x y f o u à commercial-uqtr.ca. Nous sommes à la recherche de chroniqueurs et d'animateurs pour toutes sortes de nouveaux projets, que ce soit pour la rentrée, l'hiver ou même cet été. Écris à p r o x y f o u à commercial-uqtr.ca ou visite sifou.ca. Je suis qu'un malade, qu'un bon. Beau... C'est fou, ça. Musicien. 80 h e h e h Tout juste avant l'excellente pause publicitaire, nous avons entendu l'excellente formation norvégienne Enslaved avec Ground, un extrait de leur très bon dernier album v e r t e b r a e de 2008. Juste avant, on a entendu le duo suédois v i n t e r Sorg avec、a、Metaphysical Drama, une pièce tirée de leur album Visions from the Spiral Generator de 2001. v i n t e r Sorg a sorti un très bon Nouvel album avec son autre groupe b o r k n a g e r au début de l'année, intitulé Universe, et que je conseille aux amateurs de metal mélodique extrême. Au début du bloc, on a entendu un autre groupe suédois, Catatonia. avec la pièce Liberation tirée de leur très bon dernier album Night is the Day, Night is the New Day paru l'automne passé. Catatonia seront de retour à Montréal au petit campus le 12 septembre avec l'excellente formation israélienne o r p h a n l a n d en première partie.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 Dans un moment, on va entendre deux formations suédoises, Arch Enemy et Entuned. o Mais tout de suite, on écoute un peu de Stoner avec les Canadiens de Bison, BC, à l'antenne de la Radio Campus de Trois-Rivières, la seule station à diffuser du métal à Mauricie. C'est fou, 89.1. Angela Gossow et Arch Enemy avec un de leurs gros canons Nemesis. De leur album Doomsday Machine de 2005. Juste avant, on a entendu un peu de Death and Roll avec a n t o m et la pièce Addiction King qui ouvre leur album Same Difference de 1998. Au début du blog, on a entendu un peu de Stoner avec les Canadiens de Bison BC avec la pièce Die of Devotion qu'on retrouve sur le nouvel album Dark Ages paru au début de cette année. l'émission s'achève et c'est déjà tout pour moi et pour la brique et le fanal. Ce sont les choix d'enfer l e qui vont suivre dans quelques minutes. Je vous laisse avec trois dernières pièces tirées du dernier et excellent album de la formation de black metal suédoise Marduk Woodworm qui est paru l'automne dernier et que j'ai bien apprécié. On va donc se laisser en écoutant les pièces Funeral d a w n de Fleshly Void Et en closing the course. Je vous souhaite une très belle fin de soirée. Je vous donne rendez-vous à 19h mardi prochain pour une autre émission, La Brique e le Fanal. Et n'oubliez pas Rock c l a s s i q u e vendredi à midi pile. Bonne semaine!